Et maintenant, des incidents graves dans deux lycées de Chelles, en Seine-et-Marne. Cinq jeunes ont été blessés à l'intérieur de l'établissement. Sur place Ludovic Romanin et Arnaud Hiffergan. Ce matin, la sécurité a été renforcée aux abords de l'établissement. Deux véhicules de police font des rondes en permanence. Une est postée à l'entrée. La bagarre a éclaté hier vers 10h30 dans la cour de récréation. 30 jeunes se sont affrontés au milieu des autres lycéens. Certains avaient sur eux des armes de fortune comme des bâtons, des marteaux et des bombes de gaz lacrymogène. c'est la vente on tape sans état d'âme oublie le carton On a tes arts pour laisser des cadavres Ils sont trop bavards Y aura de la bavure Les mecs ils s'abusent C'était 30 mais on les a pas vus oh. Difficile de rivaliser face à nos missiles Ils sont ici mais chez nous on cautionne l'homicide A domicile On a préparé vos funérailles moral Et à l'oral vous êtes Soulevez-vous, futur de ville, Pétez à l'autre vie, on a permis à vos salauds vivre. Alors tire de là, vous avez une ville de lâche papa pas la hache, vous battez pas, vous allez faire de l'as Molestez-vous, testez chaîne Et les mecs restez zen, car ça va péter sinon si t'es des chaînes Des scènes sanglantes et macabres Torture dans ma je vais pas les bras pour de deux Chez nous pas trop magique, de mon magie c'est la birachide dit au tribunal Et ouais mec de test Crois-tu vraiment que je vais te défendre alors que je te déteste Excusez-nous pour vous avoir bien charcuté Comprenez moi les Tchietchènes n'aiment pas discuté Ici on fait la guerre à tous ceux qui nous défient Mais on s'évite à aperçu que nos adultes Mec 9 pédales, où est passé le 6 J'débouffais car j'avais la dalle J'sors mon cutter, et sur vos têtes mes initiales Pendant un chaîne dans la bataille et mes ennemis chiens Levez le drapeau blanc, vos blessés ne font pas semblant Magie d'Albi, n'approchez pas car on est très sanglant On vous renvoie à l'hosto, j'serez vous, j'aurai la CMU Chez nous à pas SAMU, avec vos têtes on s'amuse Si on vous a blessé, il vous reste ta nazi. Ville Parisie, viens par ici, tu repars, t'es paralysique wow, wow, wow on est, est qui Chez nous pas trop magique, de mon magie c'est la bie magique pas baddad, secteur, on est secteur, nous qui c'est 4 heures On tapo c'est 4 précurseur de l'hémorragie Chez nous pas trop magique, de mon magie c'est la bie magique nos trappes, on n'est pas pro mais c'est net Il paraît qu'il tout à se nous mais est un c'est net On dit que je suis un cas, non je suis un vrai kamikaze Vous ne comprenez pas, ce genre de mec à qui manque des gaz Les filles restent à la brise, non il y aura un génocide Ici c'est Gaza, tu suicide, on vous brûle la cible Arrêtez Arrivez d'rapper la bagarre et arrêtez à vos vaches Comme dit vie vous êtes trop lâches et on est trop sauvage Priez pour pas qu'on vous découpe, on vous a roué de coups Le vent en boupe, il faut jouer des coups Quand on sort les pompes, ils jettent les ponts Chappé en cunier, bien de l'eau écoulé sous les ponts Le sang gicle de vos veines, niveau trop faible Si on vous fait mal, il vous reste ni plus trop faible On est trop fiers de nous, détournez pas les news C'est vous les loseurs, il faut que les lames se dénouent Chape, bagdad, secteur, on est sépère, mais qui c'est D'après les enquêteurs, deux bandes rivales se sont donnés rendez-vous. À l'origine, une petite rivalité de quartier entre un jeune de la cité de Chelles et un autre de ville parisie. Pour régler ce différend, les deux élèves ont choisi leur lycée, en appelant leurs copains à la rescousse. Tous sont entrés par ces passages sauvages, à travers le grillage. Quand les surveillants et la police les ont vus arriver, les premières agressions avaient déjà commencé. Bilan, trois blessés légers. Des contrôles d'accès devraient être mis en place rapidement pour éviter tout nouveaux incidents dans les prochaines semaines.